يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لكن أردت أن en dan le livre Al-Adilah al-Shar'iyya, les kachfis talbisat al-Hizbiya al-Mujtamaat al-Islamia, du Cheikh Abu Abdus Salam, Hassan ibn Qasim al-Rayni. Et donc, on ira-tu toujours dans le deuxième point, les exemples que le Cheikh mentionne, ou des exemples que le Cheikh mentionne parmi les méthodes de la démocratie. En dan, il mentionne le point du fait que ça divise les musulmans, que ça divise les musulmans. Et puis parmi les gens qui appellent maintenant à la démocratie dans les, euh, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, euh, des gens qui euh, prétendent que la démocratie c'est correct, ça fait partie de l'Islam ou bien c'est accepté par l'Islam, euh, il y en a des déjà comme ça de, de cette catégorie-là qui sont dans les pays musulmans et il y en a qui sont dans les pays non musulmans, il y en a même qui sont, il y en a qui sont musulmans et il y en a qui sont non musulmans et qui euh, se font passer pour des islamologues ou bien qui se font passer pour des, pour des musulmans parce qu'il y en a certains qui sont non arabes mais il y en a qui sont aussi arabes comme des arabes chrétiens qui parlent au nom de l'islam, qui parlent de l'islam, des fois même sont invités par des, non par des musulmans et par des non musulmans mais l'étonnant c'est qu'ils soient invités par des musulmans pour donner des conférences au sujet de l'islam et au sujet des musulmans, par des, invités par des musulmans alors qu'ils sont chrétiens, euh, chrétiens égyptiens ou chrétiens libanais ou euh, comme par exemple Rachad Antonius, Rachad Antonius est un chrétien euh, d'origine égyptienne, et puis euh, Sami Aoun, en tout cas Lui, je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais d'après ce que j'ai compris, il n'est pas musulman aussi. Il est chrétien. Mais, mais je ne peux, peux pas dire avec certitude parce que je n'ai pas vérifié les informations à son sujet. Toutefois, pour euh, Rachel Antonius j'ai eu pendant longtemps un doute. Mais là, ça y est, ça s'est confirmé que c'est un chrétien, effectivement. Puis, <coughs> dernièrement, je l'ai entendu parler à la radio. Et puis, il parlait euh, au sujet de je ne sais pas quoi, les musulmans, la laïcité, la démocratie, je ne sais pas quoi. Puis, il disait que euh, il y a euh, un courant minoritaire de musulmans qui sont démocrates et libérales et laïques, et qui veulent séparer la religion de l'État et tout ça et il disait qu'il euh, faut les aider dans ce dans ce sens-là il faut euh, il faut les encourager dans cette direction-là et puis il y a un lit des choses de ce genre bien entendu il critiquait par exemple les distinctions qui existent entre l'homme et la femme dans certaines règles de la charia et il critiquait par exemple euh, Il y a certaines choses qui ont rapport à, ces, à des distinctions par rapport à la charia, puis contrairement euh, aux droits faits par les êtres humains, et tout ça. En tout cas, c'est juste pour dire. Parmi les gens qui appellent à la démocratie, on voit que la façon dont ils en parlent, c'est comme si c'est déjà une chose déjà admise et que c'est déjà un fait accepté, sur lequel il n'y a aucune discussion et aucun doute. La démocratie s'est acceptée dans l'Islam selon eux. Et il n'y a aucun point euh, ou aucun, euh, aucune euh, il a hésitation à affirmer ça de leur part. Et ça, c'est une chose étonnante en réalité de les voir parler de cette chose-là comme si c'était un fait accepté, alors que, alors que, comme on l'a expliqué déjà, tout prouve dans l'islam que la démocratie c'est euh, interdit et que c'est coffre et que c'est un fondement qui ou bien disons que c'est un rejet de la foi ou un rejet des fondements de l'islam <coughs> que d'accepter la démocratie. Les gens qui appellent ou qui clarifient aux autres musulmans la réalité de, de la démocratie par rapport à l'islam et qui disent que c'est contre et qui disent que c'est contraire aux fondements et aux principes de la religion musulmane, eh bien leur discours aujourd'hui paraît comme un discours radical et il y a vraiment euh, comme selon les cofards, euh, extrémistes hein, et des choses de ce genre. Pourquoi Parce que qu'on l'entend pas ce discours-là. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui le clarifie, cette réalité-là. Il y a dans les pays musulmans des savants de l'islam qui le disent et qui le clarifient et qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont donné des, des cours là-dessus, euh, cheikh Al-Albani, cheikh Mordil, euh, et, et beaucoup d'autres parmi les grands lamas qui ont clarifié. Que, chef euh, Cheikh Mohamed Aman, il a écrit des livres là-dessus, il euh, y en a beaucoup d'autres qui ont clarifié que ces choses-là, ça ne fait pas partie de la religion musulmane. Toutefois, ces voix-là, a euh, elles, disons, sont, euh, pas entendues, disons, disons par, euh, si on veut, à grande échelle. On les entend pas, disons, dans les médias, ou dans les, dans les, euh, dans les façons, dans, dans les médias, ou dans les, Mais à grande échelle, par exemple, dans les euh, moyens, de, dans les médiums qui sont utilisés par, euh, disons, la, la majorité des, des, des musulmans aujourd'hui, soit à la télévision, soit euh, à la radio, soit, par exemple, dans les journaux ou des trucs de ce genre, on n'entend pas souvent les gens qui expriment ces, ces, cette position-là. Et donc, ça paraît tout à fait marginal de la part de, euh, de, de ces grands savants-là, d'exprimer cette position-là, alors qu'elle est claire et alors qu'elle est en total accord avec les principes de la religion et de l'Islam et des textes du Coran et de la Sunnah et de la compréhension des premiers savants de l'Islam. Et quand on analyse tout ça, on voit que tout est en, en complète harmonie, il n'y a pas de contradiction. Tandis que ceux qui prétendent que la démocratie est acceptée dans l'Islam, et eh ben quand on regarde leurs discours, et quand on regarde leurs arguments, et eh ben on voit qu'ils sont en, en, en totale contradiction avec eux-mêmes, c'est-à-dire par rapport à la définition qu'ils donnent de la démocratie, ils sont en contradiction avec la définition telle qu'elle est donnée dans les, dans les encyclopédies et dans les livres, dans les études ou dans les écrits des Kouffars eux-mêmes qui ont inventé ce système de démocratie. Et, elle est en et leur définition est en contradiction avec les fondements même de l'Islam, parce qu'ils sont obligés de déformer des aspects de l'Islam pour, pour faire en sorte que la démocratie soit en accord avec l'Islam, et de déformer certaines réalités de la démocratie pour faire en sorte, soi-disant, pour dire qu'elles si sont en accord avec l'Islam aussi. Donc euh, parmi les, les jeux de, de, de ce que ces gens-là prétendent, bon, j'ai trouvé différentes personnes par exemple qui ont parlé de ça. Un d'entre eux, c'est bien entendu Youssef al Qardaoui, dans euh, ses écrits. Il défend la démocratie, il a amené des arguments pour essayer de le défendre. Je l'ai réfuté en détail, point par point, en basant bien sûr sur ce que les savants de l'islam ont, ont, ont répondu à, de ces, à ces arguments. Hein, et euh, il a été réfuté, ça on va y revenir plus tard, pas aujourd'hui. Euh, parmi ceux qui défendent la démocratie également, Euh, en français, j'ai trouvé Tarek Ramadan, bien sûr, hein, défenseur de la démocratie lui aussi, qui utilise à peu près les mêmes arguments que, euh, que Youssef Al-Qartaoui. En arabe, il y a également euh, Zindani, hein, Zindani qui défend ça au Yémen. La plupart des Irwan, la plupart des têtes des Ikhwan ont toujours appelé à la démocratie en partant, par Hassan al en partant avec Hassan Al-Banna et Tous les autres qui ont été euh, des, des directeurs ou des chefs de, de ce groupe. Et parmi les doigts de ce groupe également, ils, tout, ils appellent presque tous à la démocratie. Euh, il y a l'autre qui s'appelle. Euh, s'appelle celui-là. Euh, Lala. Et, en tout cas, celui qui écrit dans le site euh, La Maison Islam. Ou bien, si je ne me trompe pas, c'est La Maison Islam. Ensuite, il s'appelle Lala, en tout cas, son nom de famille. Et puis, c'est un, un gars qui sort d'une école des Salah Falahidharin, en Inde, qui a étudié dans les écoles des Diobandias. Les Diobandias, c'est euh, la même école d'où sont sortis euh, les Jamal Tablir et euh, les Talibans en Afghanistan. Donc, c'est la même école. Donc, c'est des Matouridia dans la Okay. Et ils font le oui, des attributs d'Allah, ce Et bon, ils ont défense aussi de, du soufisme, euh, défense de, de toutes sortes de bédahs aussi également. Malgré qu'ils sont contre le maulé d'Al-Nabawi, mais à part ça, ils ont plein d'autres bédahs de, et des shirk, des, de, des idées de shirk et de des contradictions avec les fondements de la, de la islamique. Donc ils ont beaucoup de contradictions avec la religion, mais donc, euh, parmi les, les gens qui ont écrit sur la démocratie, eh ben, il y a celui-là, là, là. Je pense que son nom, c'est, j'ai oublié son nom. De toute façon. Il y a un texte qui s'appelle Démocratie, L'Islam est-il pour ou contre? Et, dans les arguments qu'il montre, eh ben, il y a toujours les mêmes arguments, en fait. Quand vous regardez ce qu'il dit, c'est presque toujours la même chose. Euh, il y a un lit. Mais le mélange, la confusion, euh, la, la, des amalgames, Des, des, des citations de versets, de textes, de hadiths hors contexte, des, des formations du fait, soit sur le plan de la démocratie ou sur le plan de l'islam, donc on ne va pas non plus parler ça aujourd'hui en détail, c'est juste pour vous faire savoir, ou vous mettre au courant qu'il y a ces textes-là, il y a ces gens-là qui parlent de ces choses-là, il euh, y a des groupes comme Présence musulmane, Astrolabe et d'autres groupes ici au Québec, puis en Europe aussi il y en a d'autres qui prétendent aussi que ces choses-là, c'est des choses qui sont euh, en accord à, avec l'islam, la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme et toutes ces choses-là, soit disant que c'est en accord avec l'islam ou que c'est accepté par l'islam, et que ça fait partie du Shoah, et que dans l'islam il y a le pluralisme, hein, il y a encore même euh, l'autre qui s'appelle Lala dont je vous disais, là, la maison de l'islam, il ramène ce point-là, dont on a parlé la semaine passée, euh, il dit par exemple… Il dit pour ce fait, qui est la première catégorie d'éléments euh, qui, et qui relève en fait des principes fondamentaux de l'essence même de la démocratie hein, dans l'islam, il dit il est possible de relever que l'islam partage ses concepts. Donc il prétend que l'islam partage les mêmes concepts et les mêmes fond, euh, les mêmes principes fondamentaux, ou bien qu'il fait des, des, l'essence même de la démocratie, soit disant est présente dans l'islam. Et par exemple, il mentionne en effet, le pluralisme d'opinion à l'intérieur des sources est possible, hein, ce qui relève du pluralisme d'interprétation. La liberté religieuse est garantie par le Coran, pas de contraintes en religion. Euh, le dirigeant, donc, il y a beaucoup d'exemples de, de, qu'il donne. Et comme je disais tout à l'heure, ça c'est des, des, des, des déformations de la réalité, Parce que, bien entendu, le pluralisme d'opinion, eh il, faut, il faut expliquer, c'est quelles opinions qui sont acceptées, et c'est quelle pluralité qui est acceptée, il faut spécifier, parce qu'il y a des limites, bien entendu, euh, ce n'est pas comparable à ce qui se fait chez les coufards. Pour eux, la, la, pour le pluralisme d'opinion et, et le pluralisme euh, d'idées et d'interprétations, il n'est il est pas limité de la même façon que nous, et il n'est pas basé sur les mêmes principes que nous. La liberté religieuse... Garanti par l'Islam, ça c'est encore à remettre en question, on sait qu'il n'y a pas une liberté totale religieuse soi-disant, et s'il si parle d'une liberté religieuse, il faut qu'il spécifie exactement qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce que dans l'Islam bien entendu il y a la peine d'apostasie, et il y a, euh, bien entendu un musulman n'a pas une liberté absolue de, de dire ou de penser ou de croire en ce qu'il veut, il doit se limiter à, à ce qui est clair dans le Qur'an et dans la Sunna, et dans l'Ijma'a des Salafs. Sur les fondements de l'islam, on ne peut pas amener des choses ou contredire le Coran clair, euh, des versets clairs dans le Coran ou une Sunna qui est authentique et qui est claire, et euh, ou bien contredire une Ijma de la Umma sur des points fondamentaux. Donc de, de, de là à amener ces choses-là et ces idées-là et de mentionner le verset pas de contrainte en religion par la suite pour justifier ça, c'est une absurdité. Hein et donc euh, Il y a plein d'autres exemples de ça. On va réfuter ça petit, point par point dans, dans les cours qui vont suivre. C'est juste pour vous faire savoir que ces gens-là, ils ramènent ça. Ensuite, il y a l'argument que, euh, il y a l'argument que, par exemple, euh, pour, soi-disant, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils voient que dans, dans l'islam, il y a des choses différentes. Par exemple, dans l'islam, euh, comme on a expliqué dans le premier cours, les musulmans, on peut pas voter, par exemple, des lois, dans l'Islam, on n'a pas le droit d'accepter de, des lois qui sont contraires à la loi d'Allah, de rendre halal qui est haram ou de rendre haram qui est halal, et ça, ces gens-là, ils, ils en sont conscients, hein? sauf qu'ils essaient justement de faire une ruse, et de dire que, ben, là, ils disent que... Dans la, la démocratie, elle a plusieurs interprétations ou plusieurs significations. Donc il dit par exemple, alors l'islam est-il pour ou contre la démocratie Conclusion, il dit cela dépend de ce qu'on entend par la démocratie. D'accord Là il prétend par la suite qu'il y a deux significations de la démocratie. Et si tu regardes tous les gens qui ont essayé de défendre la démocratie dans l'islam, ils, ils se sont basés sur cette sur cette Shubha, ou cette, sur cette, euh, cette Shubha, c'est-à-dire ce, Cet argument -là, hein, et cette, ce faux argument-là, et ce mensonge-là en réalité, que soit divin il y aurait deux définitions de la démocratie. Il dit, si cela veut dire se couper de toute religion et de tout principe issu d'une révélation, considérer que c'est le peuple qui est la source, source absolue de la loi, alors non, l'islam n'est pas pour cette expression de la démocratie qui est contraire aux enseignements et aux sources musulmanes. En fait, les savants musulmans qui disent que la démocratie est elle-même une forme de religion ou qui disent que l'islam et la démocratie sont deux réalités antonymes, se réfèrent à ce sens du terme démocratie. Ça c'est ce qu'ils disent. Donc là-dessus ils sont d'accord pour dire que si c'est dans le sens que on doit se couper de toute religion ou des principes de la révélation et considérer que le peuple c'est la base de la loi, c'est la source absolue de la, de la souveraineté, on le rejette. C'est pas correct. Donc c'est C'est comme s'ils si sont en train de, de, de se contredire, ou de, pas de se contredire, mais ils sont en train de dire quelque chose d'absurde en fait, et de, de, de contradictoire. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de dire, si vous voulez dire ça par la démocratie, on n'est pas d'accord. Mais c'est quoi la définition de la démocratie La définition de la démocratie, c'est ça, c'est de croire que le peuple est la source absolue de la loi, et que c'est la source de la souveraineté. Donc ils sont en train de dire que si tu crois que la démocratie c'est ça, alors on n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, tu n'es pas d'accord avec la démocratie, tu comprends Ils sont en train de, de dire des absurdités. Après, regardez ce qu'ils disent. Par contre, si on prend le terme démocratie dans le sens du fait que le dirigeant reçoit sa légitimité du peuple par souvrage direct et par le biais d'un euh, collège de grands électeurs, et il dit, du fait que les le gouvernement, le gouvernement aussi soit assujetti au droit de l'obligation pour, ce, pour celui qui gouverne le, le, de consulter le peuple et ses représentants qualifiés, euh, du, du pluralisme d'opinion et de l'interdiction de l'arbitraire et de la liberté religieuse alors il est possible de dire que ces éléments correspondent à leurs principes et aux enseignements de l'islam, que ces éléments correspondent à leurs principes, aux enseignements de l'islam, il est donc euh, possible de les intégrer aux enseignements de l'islam. Regardez ce qu'ils disent, donc ça c'est encore là, il y a, ils sont en train de, de déformer la réalité et de, de changer la réalité et de mentir en, en, en plus. Parce que premièrement, on a vu qu'ils ont nié le réel sens de la démocratie, du fait que la, la, la, la, dans la démocratie, les, les pouvoirs retournent tous au peuple, hein, le législatif, le judiciaire et l'exécutif, le, les trois sont, euh, disons, la source de ces trois pouvoirs-là, c'est le peuple, et eux, ils disent non, le pouvoir législatif ça ne vient pas au peuple, hein, et euh, le pouvoir, euh, ces choses-là. donc Il nie la réalité même et la base même du, du, de la démocratie, et ils prétendent que c'est une sorte de démocratie alors que c'est faux. Et deuxièmement, ils disent que si c'est dans le sens que c'est l'autre que dans le sens qu'on choisit le, le dirigeant, puis que on l'élit par suffrage et par vote, hein, et, ou bien par le, collègue, euh, par le collège de grands, par le biais d'un collège de grands électeurs. Et il compare ça avec Shura, ou bien Ahlul Hilliwal Ard, et euh, que le dirigeant, euh, il a des certaines règles à respecter, etc. L'obligation de Shura, le peuple euh, représentant, et il parle du pluralisme et toutes ces choses-là. Donc, il prétend que ces choses-là sont en accord avec la démocratie, ou que c'est ça qu'ils veulent dire par la démocratie. Alors que ça, là, va voir n'importe quel qu'un, n'importe quel démocrate, et va lui dire, C'est ça pour toi la démocratie. Que c'est la charia qui est au-dessus. Toutes les lois sont tirées par, dans, dans le Coran et dans la Sunnah. Et que c'est la révélation d'Allah qui va nous diriger. Hein. Puis entre nous, par contre, euh, y allez, on va élire le dirigeant. c'est juste ça qui va être la démocratie pour nous. Il n'y en a aucun qui va accepter ça. Il n'y en a aucun qui va accepter ça comme si c'était la démocratie. D'accord Et non seulement ça, c'est que. Est-ce que c'est vrai que le dirigeant il reçoit sa légitimité du peuple dans l'islam C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand il parle de, de grands électeurs, il, euh, il dit Ahmul Khel Wallaq, c'est un collège de grands électeurs. Que là, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train d'essayer de, de, de parler d'une réalité ou d'un principe islamique en des termes. Euh, en utilisant les termes des koufars pour essayer de faire croire aux musulmans que la réalité islamique est la même que celle des koufars, et que le principe est le même que celui des koufars, dans le sens qu'un euh, collègue des lecteurs, donc on utilise le terme « électeur» et après ça on utilise les termes en parenthèse et en, en italique pour faire croire qu'il y a un lien entre les deux, alors qu'il n'y a pas de lien à l'échelle de on va on va y revenir. C'est des gens qui sont, disons, des, des, parmi les savants, et les gens au qualifiés, puis les gens qui ont une expérience très approfondie dans certains domaines, qui sont capables et aptes à donner des conseils et à, qualifier, à donner des conseils et à, <coughs> et à disons, diriger ou organiser certaines décisions dans l'État et dans, dans la société en donnant des conseils, aux dirigeants, des choses de ce genre. Et euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer dans, le, dans les cours qui vont suivre à ce sujet-là. Et ils disent que, du fait que les gouvernements aussi soient assujettis au droit. Bon, ça, Allahu alam qu'est-ce qu'il veut dire par là dans les détails L'obligation ce, pour celui qui gouverne de consulter le peuple et ses représentants qualifiés. Là encore, il y a des, il y a des euh, limites. Parce que la, la consultation, c'est pas dans, dans tout, et c'est pas n'importe quel sujet est-ce que c'est une obligation de consulter le peuple au complet Là c'est une généralisation exagérée, ça n'a rien à voir. Et euh, le pluralisme d'opinion, est-ce que c'est n'importe quelle opinion qui est acceptée Est-ce que c'est n'importe quelle divergence d'opinion qui est acceptée hein Que ce soit euh, en dehors des, des textes du Coran et de la Sunnah et de l'Ijma' de, de la Ummah ou non, il faut spécifier là encore. Hein, parce que même dans les divergences d'opinion il y a des règles à suivre lorsqu'on a des divergences on ne peut pas choisir la, la, la position ou l'opinion qui nous plaît mais si c'est des opinions qui sont en dehors du Coran et de la Sunna et de l'Ijma et bien dans ce cas-là elle n'est même pas euh, considérée a rien, on n'a rien à voir avec euh, cette euh, divergence-là l'interdiction de l'arbitraire euh, là il, il utilise le terme Arbitraire, pour parler de zulm. Et zulm, c'est l'injustice. Donc, ça n'a rien à voir entre l'arbitraire la, et l'injustice. Ils mélangent les, les concepts. Et la liberté de religion, il disent la ekra Alors qu'on sait très bien que ce verset-là, dans le tafsir d'Ibn Kathir, dans le tafsir al-Tabari, dans le tafsir al qurtubi et dans toutes les explications des mufassirines, la ekra ils ont expliqué que c'est de ne pas contraindre quelqu'un qui n'est pas musulman à se convertir à l'islam. toutefois quelqu'un qui est musulman, puis qui fait un acte de shirk, Qui dit des paroles de coffre ou qui est un indéq ou qui euh, contredit les choses ou qui fait quelque chose qui fait partie des choses qui annulent l'islam d'une personne, eh bien c'est bien entendu qu'il n'est pas euh, il n'a pas une liberté de religion hein, et, et euh, même même par rapport aux juifs ou aux chrétiens on sait qu'il y a la, il y a des règles par rapport à qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui peut être pratiqué de leur part dans un pays musulman selon les règles de et toutes ces choses-là, donc il y a beaucoup de mensonges dans ce texte-là, il y a beaucoup d'amalgames. il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de déformations de la réalité, donc, euh, Qardaoui, yani, lui, qu'est-ce qu'il fait en plus dans son texte euh, Il essaie de justifier que dans l'islam, on est contre le, le fait qu'un dirigeant soit injuste, et que si un dirigeant est injuste, Il faut le combattre ou il faut le, le, le, le chasser du pouvoir et qu'il il essaie de mentionner des hadiths euh, sur ce sujet-là alors qu'il déforme le hadith. Il mentionne juste une partie. Il est important du hadith qui interdit justement de prendre les armes contre un dirigeant même lorsqu'il est injuste. Il le, il le coupe hein, et euh, il met de côté tous les hadiths qui nous interdit justement de prendre les armes ou de se rébeller contre un dirigeant injuste. Et, et qui nous ordonne d'écouter et d'obéir et de faire preuve d'endurance de, et de patience envers les gens injustes et de les obéir excepté s'ils nous ordonnent de faire un péché, etc. Donc tout ça. Il essaie de déformer plein de réalités et euh, on, on, va, on va lire la, la réfutation de ça point par point, Charles dans les cours à venir. Mais là, je voulais juste vous donner un petit exemple de ces tendances-là chez certains musulmans à essayer de défendre ou supporter la, la démocratie. Et c'est aussi pour vous faire comprendre qu'actuellement, euh, comme, comme ils disent dans les médias les couffards, que euh, les musulmans, euh, ils, ils acceptent la démocratie ou bien ils sont en accord avec la démocratie parce que la plupart des musulmans ils ne connaissent pas les fondements comme il faut de leur religion et on ne leur explique pas la réalité de leur, de leur religion, pourquoi Parce que les médias, comme on a dit tout à l'heure souvent, ils coupent le, la, la population de recevoir les informations exactes à propos de leur religion. Qu'est-ce qu'ils font les, les, les, Qu'est-ce qui se passe en réalité C'est qu'on on les coupe de ceux qui sont capables de leur donner les vraies informations et la bonne connaissance de leur religion, on les garde volontairement dans l'ignorance pour mieux pouvoir les contrôler et les égarer par la suite, et c'est ça ce qui se passe actuellement. Ceux qui appellent ouvertement à la démocratie, à la laïcité, aux droits de l'Homme et à toutes ces choses qui sont euh, en, en plusieurs points contraires au fondement de l'Islam, On leur donne la parole, on leur ouvre les portes, on leur donne les émissions de radio, les émissions de télé, on leur laisse la parole libre. Et qu'est-ce qu'on fait D'un autre côté, on marginalise hein, euh, et on radicalise les autres qui contredisent ces gens-là et qui montrent les preuves. du on et de la Sunna à ce sujet-là. et de l'autre côté, eh ben, on essaie de les, rallier, de les rallier, comme par exemple, on essaie de rallier les ulamas, les savants de l'islam et les salafis au terrorisme et au khawarich, les gens qui sont dans l'exagération et dans l'extrémisme, dans la religion, pour essayer de faire croire aux gens <coughs> que toute personne qui réfutent la démocratie et la laïcité sont dans le même paquet, dans, dans le même panier avec ceux qui appellent au terrorisme et aux actes de violence et à l'égarement euh, des khawarich. Donc, il y a beaucoup de mensonges de ce genre qui est en train de se produire. Donc, étant donné que, la, comme on a dit, la plupart des musulmans, ils connaissent pas bien le torché et les fondements de l'islam, c'est sûr que pour eux, c'est compliqué de comprendre pourquoi c'est contraire à l'islam, la démocratie et la laïcité des droits de l'homme. mais on essaie, comme on disait la dernière fois, de clarifier ça petit à petit, euh, en donnant les explications et les preuves détaillées. Là, on fait juste montrer les méfaits des élections, mais je ne sais pas si vous avez suivi qu ce qui s'est passé au Zimbabwe il y a pas longtemps. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé juste avec une élection Combien y de... okay, il y a eu au Kenya, en tout cas dans plein d'autres pays, combien de gens sont tués, il n'y a pas longtemps en Égypte, il y a eu la même chose, des, des émeutes, et des gens qui meurent, hein, des centaines et des centaines de gens qui meurent à cause de ça, et jusqu'à maintenant il y a encore des problèmes. Donc, si vous voulez que euh, les, les peuples qui sont, qui sont abrutis, hein, souvent c'est facile de leur faire croire à la démocratie. Parce qu'ils ont pas de, Ils ont été abrutis par la télévision, puis par tous les, euh, les, les, les, idéologies des koufars. Tandis que les peuples qui sont plus proches des, des réalités de l'islam, ils vont jamais accepter la démocratie. Ils ne pourront jamais accepter ça parce que c'est trop contraire à l'islam et eux ils le savent. Tandis que les peuples qui sont trop occidentalisés, parmi les peuples musulmans, et qui ont été trop près des koufars, Hein, qui sont loin de la connaissance des fondements de la religion, mais étant donné qu'ils ont accepté déjà plein d'idées, de mentalité des coufards, pour eux, c'est facile de se laisser emporter par ces idées-là, alors que ces idées, même chez les coufards, elles sont nouvelles. Hein, ce recours, là, je sais pas combien d'années, même pas 200 ou 300 ans, elles n'étaient elles même pas euh, acceptées ces idées-là. C'était vu comme des idées euh, graves, dangereuses, même. Peut-être quelqu'un quelqu allait. Euh, Euh, dans sa vie ici, il répétait ces idées-là, parce que ça venait des trucs de grecs antiques qui voulaient ramener ça, alors que c'était des, des catholiques, hein. et donc euh, pour les catholiques même, même dans les pays chrétiens, comparé aujourd'hui, comparé à avant, pour eux la laïcité ça n'a pas été un avancement, ça a été un recul, parce que leur Église a perdu son autorité, hein. malgré que c'est une religion d'égarement, c'est une religion de mensonge, mais Ils étaient en contrôle auparavant, là ils ont plus de contrôle. Tu vois? Donc pour eux c'est un recul, hein, par rapport à la religion. Aujourd'hui, qui est-ce qui se réjouit de la laïcité? Chez les couffards en principe, eh ben c'est les, les gens qui sont assis. Liberté, les gens qui veulent pas croire en Dieu, qui veulent suivre leur passion, c'est eux qui veulent qui veulent la laïcité, ce pas les gens qui veulent croire en Dieu, qui veulent suivre leur religion, malgré que c'est des religions comme on a dit, qui sont pas les, les religions de vérité, mais c'est pour vous dire que même ceux qui sont dans les garments, ils, ils sont contre la laïcité, s'ils si croient vraiment en leur religion, donc imaginez pour nous les musulmans, c'est encore pire. Donc euh, on va continuer là où on était, le dit, dus in de Sahihen van het hadith van Abi Huraira, قال r. A. zei: "Deze Rasulullah ﷺ zei: 'Zoroni, wat zult u doen? Want niemand is er die niet is geweest, Dus als ik De Et le pluralisme dont ces gens là prétendent que, que, que le pluralisme que le pluralisme que ces gens là prétendent faire partie de l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Et la liberté d'opinion, soi disant euh, absolue, n'a pas rien à voir avec l'islam, c'est-à-dire que dans l'islam, on est limité par les textes, par les règles, par les principes de, des fondements de l'islam. On ne peut pas sortir de ça hein, si on est musulman. Et ce euh, c'est pas toutes les divergences qui sont acceptées. Hein, il, y des qui, il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet-là, et si on a la chance, Inch'Allah, euh, dans l'avenir, on fera un cours sur ce sujet-là en particulier, la divergence entre les savants et la divergence dans l'islam, c'est quoi la position de l'islam là-dessus, la vraie position par rapport à l'exemple, comment les salafs ont compris ce sujet-là, puis comment les savants de la Ummah, parmi les premiers savants de l'islam, l'ont compris et l'ont, euh, disons, appliqué ces, ces, ces, ces, Les, les, les textes qui ont rapport à ce sujet-là. Contrairement à la, à, aux idées de certains gens d'égarement et de Beda aujourd'hui qui essaient de faire croire aux gens que non, liberté d'opinion, toi tu as, as, as droit à ton opinion, j'ai droit à mon opinion, respect, je respecte ton opinion, tu respectes mon opinion, hein, pour essayer de se flatter dans le sens du poil puis de, de faire en sorte que tout le monde soit satisfait les uns des autres. Et ça, c'est bien entendu dans le mensonge et dans les gamins. Donc, ce hadith-là qui est rapporté dans Al-Bukhari Muslim, et ce, ce, ce, ce, hadith, ce cette narration-là et celle de l'Imam Muslim, c'est rapporté selon Abi Huraira que le Prophète sallam a dit Laissez-moi tant que je vous laisse, c'est-à-dire, euh, ne me posez pas trop de questions, hein, parce que il y a des gens qui exagéraient des fois dans leurs questions. Donc, le Prophète leur disait Laissez-moi tant que je vous euh, que je vous laisse parce que qu'est-ce qui a fait périr les peuples avant vous C'était uniquement le fait qu'ils posaient trop de questions et ils, ils contredisaient leurs prophètes. Alors lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, faites-en ce que vous êtes capables et si je vous interdis de faire quelque chose, alors laissez-le, ok Et donc ça nous montre que de diverger avec le prophète, c'est quelque chose de mal, quelque chose de mauvais et de la divergence en elle-même dans ces choses-là, ce n'est pas quelque chose d'accepté. وفيه, وفيه ما أيضا من حديث حذيفة بن اليمن أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافه أن يدركني فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجعنا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قلنا نعم قلنا فهل من بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي وتعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صف لنا قال هم من, بني أو هم من جلدتنا ويتكلمون بألثنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعد على أصل أو أن تعد على بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، واللفظ للبخاري. لكن ما سمع حديث كرطيط على الإمام البخاري، المسلم يصف نحشان يسلد ل Imam البخاري، كذكر حديث بن اليمان رضي الله عنه الذي جمله بسند. Euh, où les gens avaient l'habitude de demander au messager sallallahu alayhi wa sallam le, à propos du bien. Tandis que moi, j'avais l'habitude de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam au, au sujet des choses mauvaises, par dans dans, crainte que ces choses-là m'atteignent. Alors euh, il dit, au messager d'Allah, on était dans l'ignorance, dans la djahiliya et dans le mal. Et Allah nous est venu avec ce bien, c'est-à-dire avec l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura quelque chose de mal Il a dit oui, il y aura chose de mal, il a dit alors, est-ce qu'après ce mal, il y aura un autre bien Il a dit oui, mais il sera, c'est-à-dire il y aura euh, un peu de brouillard dedans, hein il y aura du bien, mais il y aura un peu de brouillard dedans. Et c'est quoi ce brouillard C'est-à-dire qu'il y aura des gens, des dirigeants qui vont pas Euh, disons guider les gens, ou qui vont guider les gens par autre que ma guidance. Il y a des choses d'eux que tu vas accepter et d'autres que tu vas rejeter, c'est-à-dire des bonnes choses et des mauvaises choses de leur part, mais ils vont pas suivre ma guidance comme il faut. Alors, Hudayfa a dit, j'ai dit, est-ce que après ce, ce bien, il y aura un mal Il a dit, oui, il y aura un mal après, des, des gens qui vont appeler vers les portes de l'enfer. Quiconque leur répond sera jeté dedans. Et j'ai dit au oh, messager d'Allah, décris-les-nous. Décris-nous décris ceux-là, ces gens-là qui vont appeler aux portes de l'enfer. Il a dit ce sont des gens de notre peuple, de notre de notre. De, il a dit Munjelzat, il a dit notre peuple. C'est des gens de même origine que nous, de même peuple que nous, c'est-à-dire des Arabes. Et ça fait un lament expliqué ça peut être aussi des noirs arabes. Et la preuve, il dit, oui, dit il parle notre langue. C'est-à-dire, c'est des arabes. Mais les ulamas, ils dit, ça peut aussi qu'il y en a qui font partie de ces gens-là et qui sont noirs arabes aussi. Toutefois, il y en aura, ce sera, ce sera des arabes. et Ils seront du même peuple que le prophète, sallallahu alayhi okay, wa sallam. Donc, il ne faut pas s'étonner. Si tu vois des arabes, maintenant, qui appellent au, au kofre, au shirk, ou à toutes sortes d'idéologies de, de bid'a à la démocratie ou à la laïcité, des trucs de ce genre, parce que ça fait partie de ce que le prophète sur enfin, avait écrit, des gens qui allaient appeler au peuple de l'enfer, hein, et qui parlent l'arabe, qui sont arabes, des non arabes, hein, et qui disent aux gens, mais il, euh, il faut, changer la charia, la charia, il, il faut, amener une relecture de, des textes, une relecture, qu'est-ce que ça veut dire une relecture? L'islam, c'est l'islam et le Coran et la Sunna ils ont été compris par les Sahaba de la meilleure façon et ils ont, cette compréhension-là, elle a été transmise à travers les siècles. Hein. Donc pourquoi euh, il n'y a pas eu de relecture avant et qu'aujourd'hui, soi-disant, à cause parce que les Koufa ont amené des principes ou des règles, il faudrait faire une relecture aujourd'hui pour leur faire plaisir. Hein. Donc, il n'y a pas de ce genre de relecture dont ils parlent, et, et, et ça ne fait pas partie de, de l'islam, l'empathie des poufards, bien sûr c'est souvent ça, hein, parce que c'est des monaphépines, c'est des hypocrites, et ils essaient d'amener le plus de musulmans avec eux dans l'égarement, et donc euh, en leur parlant de cette façon-là, ils, ils essaient de montrer que non on n'est pas contre l'islam, mais on est juste contre certaines interprétations de l'islam qui sont en contradiction avec nous, nos, nos intérêts et nos principes et ce qu'on veut que vous suivez. Vous. Donc ça veut, ça veut dire, soyez musulmans mais dans les limites de ce qui nous fait notre affaire à nous. Et acceptez l'islam, c'est restez musulmans mais restez musulmans dans ce qui est en accord avec nos principes de, de, de démocratie et de, de la laïcité. Si vous ne voulez pas accepter cet islam, cette version-là de l'islam que nous, on vous présente, alors on ne veut rien savoir de vous et on ne veut rien savoir de votre religion, donc c'est vraiment, en fait, quand tu observes la réalité de ce qu'ils disent, et la, la réalité de la chose à laquelle ils appellent, c'est de la provocation, c'est de l'insolence de leur part, d'essayer de se mêler de, de notre religion, de parler de notre religion, et de, nous, de vouloir nous donner des cours sur l'islam alors que ce ne sont même pas des musulmans. Hein Et parmi ceux qui ont été influencés parmi les musulmans, ceux qui ont été influencés ou qui ont accepté leurs idéologies qui viennent comme des hypocrites parmi les musulmans maintenant pour essayer de nous faire accepter ces idées-là par en dessous, hein, en voulant dire, ah mais non, c'est correct, l'islam accepte, l'islam c'est le pluralisme et tout, ben ça c'est dangereux, c'est grave, parce que si ces mêmes paroles-là étaient prononcées par des Un juif ou un chrétien, un rabbin ou un prêtre ou un athée, quelqu'un n'allait pas l'accepter de sa part. Du parle pour qui il sera, pourquoi il parle de l'islam Mais quand c'est quelqu'un qui a euh, une barbe, hein, un qamis et qui parle euh, comme s'il si est musulman, ou bien même qui parle, euh, qui porte pas le qamis ni la barbe mais qui parle au nom de l'islam et qui dit qu'Allah, Qual qu'Allah et qui, hein, qui dit les hadiths et les versets. Hein, les gens ils s'imaginent que ah, oui, c'est bien, ça veut dire que c'est accepté, mais non ce n'est pas accepté, parce qu'on vous fait comprendre que le bien et le mal, puis le mal et le bien, donc vous êtes mélangés et vous croyez que c'est correct ce que vous dites ou qu'est-ce que vous faites. Et surtout pour les convertis, quand ils se convertissent, ils cherchent des réponses à ces questions-là. Mais en français, dans les livres, qu'est-ce que tu trouves dans les librairies Des irwanes. À part les livres de Tariq Ramadan et de cette, de cette catégorie-là de, de gens qui appellent à, à l'égarement et à l'ignorance, tu trouves presque rien. Mais maintenant, alhamdulillah, il commence à avoir beaucoup de livres traduits et écrits pour parler salafi et, et qui expliquent les paroles des ulama de l'islam. Et donc, les gens commencent de plus en plus à comprendre. Et il y a de plus en plus de frères, alhamdulillah, là qui sortent des universités islamiques, qui vont étudier le ilm soit au Yémen, soit à l'Arabie Saoudite, soit ailleurs. Aussi qui vont avec les, les, les ulama, qui vont chercher l'imp et après maintenant ils commencent à enseigner ils commencent à faire des cours ils commencent à donner des drous et là les gens commencent de plus en plus à apprendre et les kuffar ils voient que la dawa salafi elle est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur et de plus en plus de terrain et ils commencent à réaliser là que là ça s'est implanté maintenant et ils voient que qu que Allah, par la permission d'allah ils voient que c'est c'est la dawa qui commence à prend le dessus, et donc maintenant ils commencent à faire beaucoup de propagande contre la, la Dawah Salafia, ils travaillent fort contre la Dawah Salafia pour saler l'image, pour les faire paraître comme des gens dangereux et mauvais, hein, pour saler leur réputation. Mais alhamdulillah, Allah est, est derrière eux et au-dessus d'eux, et en fait Allah subhanahu wa il les enveloppe de sa science, et celui qui fait des ruses, Allah, il est le meilleur des euh, comploteurs contre lui, et euh, yani, il va avoir ce qu'il mérite. Ils ont, ils ont fait des complots, et Allah a son complot, et Allah est le meilleur des comploteurs, et il le meilleur des stratèges, et il va, il va leur faire tomber l'enflamme contre eux-mêmes, et retourner sur leur propre tête, et ils vont même pas s'en apercevoir. Euh, Alhamdulillah. Donc, euh, le chef est une donc, euh, ils sont donc des arabes, hein, et nous dit, mais qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire si Moi, j'arrive et je vois ces gens-là. Qu'est-ce que je dois faire Le professeur m'a dit, tu restes avec le groupe des musulmans et leur imam. Tu restes avec la jamaa des musulmans et leur imam. Hein tu t'accroches à la bonne aqidah, à la vérité, et tu t'accroches à celui parmi les ulamas de l'islam qui s'accroche à cette aqidah-là, qui la défend. Et, « quultu »« fa lam yukullahum djama'a wa la imam » s'il n'y a pas un, un jama'a, s'il n'y a pas d'imam, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Si on est dans une époque où tout le monde est perdu, tout le monde est divisé, tout le monde est mélangé, qu'est-ce qu'on fait Il a dit C'est-à-dire, tu, tu dois te séparer, tu es de tous ces groupes, toutes les, et tu t'accroches à… même si tu, tu mords à, à, à, au tronc d'un arbre, jusqu'à ce que la mort t'arrive, tu restes comme ça donc ça veut dire que tu t'accroches à la vérité le plus que tu peux et tu laisses tomber tous ces groupes et toutes ces divisions et tu restes sur la haq dit ibn Jarir al-Tabari le hadith que quand il n'y a pas imam il a fait un homme il ne s'en a pas à l'autre donc il ne s'en a pas à l'autre et il ne s'en a pas à l'autre et il Donc le shaykh dit que l'imam Ibn Jarir al-Tawari a dit que dans ce hadith-là, ça veut dire que lorsque les gens n'ont pas un, un imam, hein, pour les guider, un représentant, un, un dirigeant ou quelque chose qui les, qui les unit, et, bien, et que les gens sont tous divisés en partie en groupes, alors ils ne doivent pas suivre aucun d'entre eux de ces groupes. Euh, il doit se séparer de tous ces groupes-là, s'il si est capable. Par crainte le... de tomber dans le mal à cause de ces gens-là. Le Cheikh Hassan bin Qasim dit :« que le C'est la même situation que dans les élections. » Que les, parce que les gens se divisent et se, se euh, ils divergent entre eux et ils sortent de la djama à des musulmans pour devenir des groupes et des partis divisés qui sont tous différents. Et ça c'est grave. Hein, quand tu vois qu'un peuple était uni, un peuple est uni sur une même aqida, un même manhaj, et que tout d'un coup on ouvre la porte aux élections, et que là tout d'un coup il y a comme 15, 20 partis dans un pays Et que chacun de ces partis-là, il se fait à compétition à l'autre, ils appellent à une idée, et des principes différents des autres, hein, là, il y a un problème. Partie, il y a des partis non musulmans, non religieux, et il y a des partis religieux en plus. Donc, les partis non religieux, les partis communistes, socialistes, il y a les laïcs, démocrates, euh, il y a toutes euh, euh, sortes de tendances. Entre eux, là, les couvards ont plein de même dans les pays non musulmans, Hein, les, le, le Parti Vert, le, le Bloc Pot, hein, on a ici là, le Bloc Pot qui veut légaliser la marijuana, puis tout ça, euh, le Parti Vert qui, qui pense à l'écologie puis euh, l'environnement, des trucs comme ça, après il y a le Parti libéral, le Parti communiste, en tout cas plein d'autres partis, ils sont tous divisés, mais dans les pays musulmans il y a ces partis-là aussi, des, des partis qui appellent clairement au coffre, hein, dans ce pays musulman, pour eux ça c'est correct Et, ils disent ça c'est la liberté, la liberté de, de religion, la liberté de croyance dans l'islam, c'est permis. Ils ne croient pas à la peine d'apostasie ces gens-là, c'est pour ça qu'ils disent ça. Et euh, aussi, aussi, il y a, euh, des partis religieux, bon, il y a des partis soi-disant euh, modérés, hein des trucs, euh, des partis euh, à tendance. Euh, plus, euh, je ne sais pas moi, ils ont plein de tendances entre eux, là, comme ça, différents noms, différents partis, regardez en Palestine, le Hamas, le Fatah, euh, en Algérie, il y avait avant, il y avait le FIS, il y avait le Hamas, il y a, euh, pff, en Égypte, partout, euh, au, euh, au Maroc, -e Hassan, autre, d'autres groupes encore, tout ça pourquoi Pour diviser le peuple, pour diviser les musulmans qui sont sur une seule et même religion, qui ont un Qur'an, la Sunna hein, et les principes, au lieu de suivre ça, ils se divisent en parties, ils se font la compétition dans les élections et des trucs de ce genre. Et ils ont tous des bid'ahs et des innovations divergentes, hein, ils ont tous un chef auquel ils donnent une, une allégeance hein, ou une bay'a ah, ou quelque chose comme ça dans certains pays et puis euh, tu as une carte de membre pour faire partie de ton de ton parti pour avoir le droit de voter pour le représentant de ce parti là puis euh, à l'intérieur du parti il y a des élections dans le parti hein exactement ouais ouais ça c'est un bon exemple aussi il dit le frère, ça fait il y a aussi des sacrés crée du nationalisme parce que dans le même pays il y aura par exemple le parti euh, comme en Algérie le parti Kabyle nationaliste qui veut l'indépendance ou bien qui veut l'autonomie euh, économique de la de la Kabylie par exemple, euh, yeah, il y en a d'autres partis nationalistes euh, euh, soi-disant arabes ou euh, turcs, ou, uh, yeah, il y en a d'autres origines, hein, des gens comme ça au Pakistan et tout ça, et qui divisent les musulmans. Ici maintenant, <coughs> ici, maintenant dit, quand tu vois un parti nationaliste là, Ils font pas de distinction entre les et les non-musulmans, les musulmans et les non-musulmans, dans les partis nationalistes. Ils unissent les gens selon leur, leur appartenance à une nationalité ou une ethnie, sans prendre en considération la foi, la croyance, la pratique, quoi que ce soit de ces choses-là. Et tu vois, par exemple, même juste, sans parler des partis politiques, là, juste les associations étudiantes dans les universités, même ici, par exemple, à Montréal les universités anglophones en particulier. Tu vois, il y a l'association soi-disant l'association musulmane, qui est en grande partie des tendances iraniennes et des choses de ce genre, puis après il y a les, il y a les associations de chaque euh, pays, de différentes origines. Donc il y a l'association des élèves indiens, des élèves iraniens, des élèves euh, pakistanais, des élèves, euh, je ne sais pas moi encore, euh, palestiniens, des élèves arabes, Égyptiens, tout, tout, chaque pays va avoir leur origine, leur, euh, pas leur origine, mais leur euh, leur association, et quand ils ont, quand ils, font, quand ils appellent à ces organisations-là, euh, qui sont nationalistes, ils font pas attention à la religion de la, des gens, ils, ils, ils veulent dire, on est tous euh, de ce pays-là, il faut s'unir, en Inde il y a, il y a des hindous, il y a des Sikhs, il y a des musulmans, il y a d'autres religions, C'est pas grave, on est tous et, et de l'Inde, on est des frères, il faut s'unir, il faut coopérer, travailler ensemble, et aller, sans tenir compte de la religion, des trucs de ce genre. Donc, ça divise les musulmans, bien sûr, puis ça crée des alliances avec les koufars, alors que le prophète sallallahu alayhi nous a interdit ce genre de choses-là. Et le cheikh, il m'a dit, euh, L'imam al-Bukhari l'a mentionné dans son sahih hadith qui rapportit sur l'Abdollah ibn Mas'ud que le prophète a dit celui qui se frappe les joues et qui déchire ses vêtements car il y a quelqu'un qui est mort ou qui appelle à l'appel de la jahilie il ne fait pas partie de nous Ça veut dire quoi l'appel à l'appel de la Jahiliya Ça veut dire qu'il appelle les gens à se réunir autour de quelque chose d'autre que sur l'islam. C'est comme par exemple si on fait un parti euh, ou un groupe haïtien, on est des musulmans haïtiens, on, dit on va faire un groupe haïtien, on va unir toutes les haïtiens ensemble, l'association haïtienne, et là on s'unit haïtien, voudouisant, haïtien, chrétien protestants, haïtiens, baptistes, haïtiens, méthodistes, haïtiens, je sais pas quoi encore, catholiques, et tout le monde ensemble, puis on dit, bon, nous on est, parce qu'on est des haïtiens, on est ensemble, on s'unit, on travaille ensemble. Sans faire attention à la religion, puis sans prendre considération de l'islam. Mais là, ça veut dire, on a appelé à la baroque de la guerrilla. Parce qu'on a appelé à s'unir sur autre chose que la foi, et sur autre chose, sur autre chose que l'islam. Hein, mais si on travaille par exemple ensemble sur l'islam, pour l'islam, il n'y a pas de problème. Mais en tant que musulman, on doit s'unir sur les bases de notre religion et s'unir avec tous les musulmans, sans faire de distinction entre tel ou tel euh, musulman de tel ou tel pays. Mais il y a beaucoup de Daoudjarélias comme ça de notre, à notre époque et il n'y a pas de doute que les partis politiques, ben, ça crée ces divisions-là entre les croyants, parce que du bord, tous ceux qui vont partir du, du, du parti de Hamas, venez, vous êtes convoqués, à une réunion et tout, puis là, oh, nous on va travailler ensemble, on est dans le même parti politique, on est pour les mêmes idées, le même chef et tout, bon. ça, ça divise les musulmans, parce que toi tu es pour ce parti-là, l'autre il est pour l'autre parti, l'autre il est pour l'autre parti, l'autre il est pour l'autre parti, on est tous des musulmans, mais pourtant on est tous divisés parce qu'on a tous un parti différent, puis on est tous un contre l'autre, puis on fait la compétition pour essayer de mettre son parti au pouvoir, au, dé, au déprimant de l'autre. Donc, euh, ça c'est des exemples euh, à ce sujet-là. Il y a, a d'autres hadiths là-dessus que le Cheikh il mentionne, mais sont toujours presque dans le même sens. Euh, le Cheikh il mentionne, une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, il dit « Dua al Dua ila Qaba'il, التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ والتفضيل بعض وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبيه وقوله متسبا اليه يدعو الى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويذن الناس بكل به فكل هذا من دعوه الجاهليه لو كان ابن القيم فيكس بلكس كوا دعوه الجاهليه اكزاكتليكووجد الطلاب مع بلس دو ديتيل c'est comme si tu appelles à une tribu, ou à un tribalisme, ou à un partisanisme, ok euh, Ou à une personne, tu appelles les gens à suivre quelqu'un, et à se rallier autour de lui, à aimer à détester pour lui, par rapport à lui, euh, à réunir les gens par rapport à leur madhhab, par rapport le madhhab de Maliki, ok, tous les Malikis on se met ensemble, puis euh, on, on travaille ensemble parce qu'on est Maliki, ou bien par rapport à un groupe, qu'on fait partie de tel groupe. Euh, ou euh, tel parti, ou bien on suit tel chef, donc on se réunit, ah, vous vous suivez tel chef, ok, on se réunit ensemble. Euh, ou bien, hein, tu, tu, tu essaies de donner une préférence à certains par-dessus par par d'autres, en se basant sur tes passions et sur le partisanisme, pas sur l'islam. Et, et donc, Et donc, Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui va dire, par exemple, je sais pas moi, euh, ok, ben, tout le monde qui est euh, de telle origine ou de tel pays ou de telle ethnie, on se réunit ensemble, puis on travaille ensemble parce qu'on est de telle origine. Tu vois, ça c'est une sorte de Darwin C'est ça. C'est ça. C'est comme l'exemple, comme tu dis des gens qui disent bon ok on est Kabyle on va s'unir tous pour l'autonomie de la Kabylie comme tu dis mais il y a des Kabyles chrétiens il y a des Kabyles athées il y a des Kabyles musulmans il y a des Kabyles des... je ne sais pas quoi maintenant il y a des maintenant il y a des Kabyles en ils appellent à ramener les anciennes croyances des Kabyles qui sont oubliées hein, des Kabyles avant l'islam qui existaient les vieilles croyances des mouchéchines avant l'islam. Il y en a qui disent maintenant, parmi les cabines, ⁇ Ah, nous, à l'origine, on était juifs ⁇ Ils oublient qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien. Hein Alors même si tu dis que tu étais à l'origine juif, ça ne veut rien dire ça. Euh, même, même Moussa, c'était un musulman. Moïse, c'était un musulman. Alors si tu dis que tu es juif et que tu ne suis pas l'islam, c'est dans les l'égarement. Donc, euh, il y en a d'autres qui vont dire d'autres choses. Maintenant, J'ai remarqué, ils appellent à cette femme qui s'appelait Al-Kahina, soi disant une ancienne reine, dans euh, à l'époque où l'islam est rentré en Algérie, soi disant elle avait fait une résistance à, aux, aux premiers musulmans, mais bon, elle a été écrasée par la suite. C'était une Kahina, c'était une sorcière, c'était une, une femme qui, qui était une sorcière. Donc, euh, ils il se rattachent à cette femme, Soit disant, pour se donner une fierté, il en a, alors que c'est une femme qui a combattu l'islam à son époque, qui était contre l'islam. Alors, comment ils vont se donner une fierté en se rattachant autour de ces valeurs-là et de ces idées-là, alors qu'elles sont contraires à la vérité, ça c'est grave. Donc, c'est pour ça que d'appeler à ces idées-là, c'est pas correct. Donc, c'est ça, il y a ces hadiths-là, mais on va pas واصل الحديث يعني الحديث الذي قلت تامل اخي القارئ الكريم الى قوله وتفضيل بعض على بعض في الهوى تجد هذا الكلام ينطبق تماما على ما يحدث بين افراد الاحزاب فان فان كل حزب يدعو الى حزبه يوالي فيه ويعادي لاجله ويزد الناس به ويفضل بعضا على بعض به وهذا ما يحدث في المعركة الانتخابية فظهر من ذلك أن الدعوة إلى الانتخابات من الدعوة إلى الجاهليه والله أعلم شاهدت ذي فهذا ما يحدث في المعركة الانتخابية كما تتشاهد الإمام بن القيم Il me dit que, what of them, hein, de préférer certains au-dessus d'autres. Euh, C'est ça ce qui se passe dans ces genre de, de partis là tu préfères certains individus parmi les musulmans au-dessus d'autres parce qu'ils font partie de, de ton parti, de ton groupe, hein, de ton origine. Donc tu les préfères pas parce qu'ils sont meilleurs dans l'islam, pas parce qu'ils sont des meilleurs musulmans, mais parce qu'ils sont en accord avec ta passion, parce qu'ils suivent la même idéologique toi dans ton parti, hein, souvent les idéologies contraires à l'Islam, ou bien parce qu'ils font partie du même origine, ou de la même langue, ou de la même, euh, par exemple, de même groupe, comme par exemple les groupes euh, comme les Hizbiïn, comme les Ikhwan, Tablir, les groupes de Hizb euh, de et les autres groupes comme ça. Et ben on a lui toi tu fais partie de mon groupe donc t'es mon frère tu es mon ami mais les autres qui, musulmans qui sont pas dans mon groupe qui sont euh, contre moi dans, dans les idées de mon groupe ah là c'est pas mes frères je veux rien savoir d'eux ou bien euh, on est contre eux et les partis politiques c'est la même chose comme le chef Hassan Ibn Khatim il dit justement si tu observes dans cette parole de l'imam al-Qayyim, quand il parle de, du fait de préférer certains par-dessus d'autres euh, en se basant sur les passions Et tu vois que cette parole-là, ça s'applique euh, vraiment bien aux, aux, aux individus qui euh, entrent dans ces groupes-là, et qu'est-ce qui se passe entre eux. Chacun de ces, de ces gens-là euh, appelle à son parti, et il s'allie avec eux en se basant sur ce parti-là, et il s'oppose aux gens en se basant sur le parti, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous, on les aime, ceux qui sont contre nous, on les aime pas, hein, et il met, il met les gens Ou bien il juge entre les gens par rapport à leur position vis-à-vis -vis de son groupe. Hein, il, prétend, il préfère certains par-dessus d'autres. Et il dit que ça, c'est exactement ce qui se produit dans les campagnes électorales. Hein, et donc, on voit clairement que, dans, que les élections, ça rentre dans la da'wah de la djahiliya. Là, c'est ce qui se passe. On a remarqué maintenant que, ouais, ça, c'est dans, dans certains pays musulmans, on parle de qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, mais on parle aussi de parfois qu'est-ce qui se passe dans les pays de Koufres, comme ici par exemple au Canada, ou bien aux États-Unis, ou en Europe, euh, que vous voyez que par exemple il y a des, des partis politiques des Koufars qui euh, essaient d'enrouler avec eux des individus qui ont une connotation euh, bien, les, euh, des pays d'origine musulmans, qui ont des noms arabes, comme on disait tout à l'heure, des gens qui appellent aux portes de l'enfer. Hein, ils ont des noms arabes, ils parlent arabes, ils sont de, ils ont la même euh, origine que les arabes, et puis même, ils ne sont pas nécessairement arabes, mais ils sont d'origine de pays musulmans. Et euh, ils ont des noms musulmans. Et donc ils les enrôlent dans leur parti, puis ils essaient avec par par euh, en, en enrôlant ces gens-là, ils essaient de gagner plus de votes hein, de la part des gens de ces communautés là. Et ça bien entendu c'est une forme d'hypocrisie de, de leur part et de lâcheté, et euh, le fait que ces gens-là soient euh, souvent euh, des laïcs, des démocrates qui s'opposent au Coran et à la Sunna et qui détestent la Sharia, et eh ces gens-là bien entendu, même s'ils ont des noms musulmans hein, en Arabes, sont des ennemis de l'Islam qui combattent l'Islam, la réalité de l'Islam. Ils veulent un Islam qui est en accord avec les passions du, du de groepen en de groepen de patiënten, de groepen koufars. Dus dat is het duidelijk dat dat een karma. La Sheikh al-Ziyāwah rāj Muslim, van Hadith ibayyidh Ibn zei: sallam is geen in de islam. jahiliyyah, Donc euh, nous on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, on continuera ce cours euh, la semaine prochaine, mais on, on a beaucoup de choses à expliquer encore dans ce point-là, mais c'est juste euh, qu'aujourd'hui on a dit beaucoup de choses, mais on en gardera pour la semaine prochaine Inch'Allah. فاتقوا الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه